Cependant, je tâcherai quelques fois, si je suis libre, de vous donner un coup de main quand vous entendrez le linge sur la haie. Et... C'est vrai, ah. en fait, je suis martyriser <rire> par mon père et mon copain. I love it